ma foi dans le saint coran le coran vient le jour de la résurrection l'intercession à ses compagnons et élèves sont propriétaires au plus haut niveau du ciel